وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Donc on est arrivé au cours numero 3 d'e euh, le درس كنا قمنا c'est l'explication du livre al fatawa al muhimma fi tabsir al umma OK et c'est des fatawa eh, qui refut qui refont manhaj de refute le manhaj de khawarij des khawarij de notre époque, et donc euh, c'est-à-dire les gens qui font le takfir, des musulmans, des dirigeants et des, des non de, des gens ordinaires, c'est-à-dire des musulmans en, en, en général, euh, parce qu'ils font des péchés, ou bien qui y y, euh, font des attentats et qui prennent des armes contre les dirigeants, etc., sous prétexte que ces dirigeants-là font de l'injustice, ou sous prétexte qu'ils font des péchés et donc il se justifie de faire des actes, euh, attentats ou des actes de terrorisme sous ces, ces prétextes-là et on sait que ça c'est contraire au Manhaj dal al-Sunnah wa al-Jama'a et donc euh, on, on cite les Fatawa des ulama à ce sujet-là donc là on est toujours dans le premier sujet du livre c'est au sujet de Takfir al hukkam cest c'est-à-dire de déclarer des gens euh, de non-croyants parce qu'ils font des grands péchés ou bien parce qu'ils font de l'injustice ou des choses de ce genre. Et donc on étudie en fait dans ce chapitre euh, l'attitude d'un musulman vis-à-vis euh, -vis des dirigeants hein, quand ils font des péchés et quand ils font des, de l'injustice, comment on doit réagir vis-à-vis -vis de ça et c'est quoi la position donc du musulman dans ces situations-là. Euh, et puis c'est par, par opposition, aux Manahidj, c'est-à-dire aux méthodes et aux voies des de Beda'a, comme on a mentionné les khawarich et également les Mu'tazilah, hein, qui mentionnent que, par exemple, de prendre les armes contre un dirigeant qui fait des péchés, ou qui est Fasik, ou qui est Valim, qui est injuste, que ça c'est pour eux, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ils appellent donc à la révolte et à la rébellion contre les dirigeants euh, qui font des péchés, qui sont injustes. Et donc nous on répond on à ces gens-là, et parmi parmi les gens qui supportent ces idéologies-là aujourd'hui, bien entendu ils ne vont pas s'appeler Khawarij, ils ne vont pas se donner ces noms-là eux-mêmes, ils ne vont pas non plus se donner le nom de mu'tazila donc bien entendu ils utilisent d'autres noms. Comme on en a mentionné la dernière fois, des fois ils se donnent des noms comme euh, Salafiya se prétendent salafis alors qu'ils comme on a dit la dernière fois ils n'ont rien à voir avec les Salafs, ou bien ils s'appellent par des noms comme les muslims ok comme le groupe de Hassan Al-Banna par exemple qui est établi pour justement prendre le pouvoir puis établir leur leur groupe et de le mettre au pouvoir et ça fait partie de ces gens-là qui font partie des khawarij parce que c'est des gens qui ont cette tendance, c'est des gens qui ont cette tendance et leur mouvement est établi pour prendre, ils ont établi ce groupe dans le but de prendre le pouvoir dans les pays musulmans et de renverser les gouvernements musulmans qui sont en place politiquement et par les coups d'état ou par tout autre moyen qu'ils sont capables d'utiliser, comme par exemple quand c'était en Égypte à l'époque du roi Farouk, hein, et ben Hassan al-Banna son but c'était de renverser Le roi Farouk, hein, et, euh, à l'époque, même Jamal Abdel Nasser avait même, était même entré dans le groupe des euh, de Muslimin, dans cette, dans cette vue-là. Okay. Donc, ça, c'est un exemple de groupe qui ont cette tendance, parmi les groupes contemporains, qui contredisent la voix de al Sunnah al-Jamal à ce sujet-là. Également, on compte parmi les groupes euh, contemporains qui ont ces voix, qui ont cette euh, mentalité-là, er eh zijn beaucoup d'autres groupes également. Comme, in euh, yanni, Maroc, Al-Anwal-Ihsan, dat is ce soit ce groupe-là, ou que ce soit d'autres groupes en Algérie, ou ailleurs, comme le FIS, ou bien, euh, yanni, des groupes comme euh, le GIA, ou que ce soit des groupes comme, par exemple, euh, il yani, y yanni, yanni, yanni, yanni, yanni, yanni, comme ça, qui sont un peu partout dans les pays musulmans. Puis, euh, ils ont des tendances de ce genre. Il y a les Sourourouria, okay, qui est une des branches qui découlent des ikhwanes musulmans. Okay. Sauf qu'eux, disons qu'ils ils divergent avec les, le reste des ikhwanes au sujet de Al-Aqida. C'est-à-dire, quand ils parlent d'Aqida, ils vont te dire la même chose que les salafis, au sens de la C'est-à-dire, si tu leur demandes waarom is Allah, in Allah, ils vont te dire, Allah, on va te dire, Allah, on va te dire, comme Allah, on va te dire, comme il est au-delà de sa création, au-delà de son trompe, donc ils sont d'accord là-dessus. Si tu leur demandes au sujet du tawhid, ils vont te répondre la même chose qu'Ahl-Sunnah ou al-Jama'a, excepté qu'ils vont rajouter peut-être une quatrième catégorie de tawhid, c'est-à-dire tawhid al-Hakimiyya, okay et ils vont dire que Tawhid al hakimia c'est de remettre tout le jugement à Allah Subh'anaHu Wa D'accord Cette division-là en quatre catégories du Tawhid, les ulama ont expliqué que c'est une bid'a, que c'est une innovation, mais en même temps ils ont, ils ont expliqué que c'est une catégorie qui existe déjà dans Tawhid al-Ibada et dans Tawhid al rububiyya Et donc on n'a pas besoin d'ajouter cette quatrième catégorie-là. Toutefois, eux, ils l'ont spécifié comme quatrième catégorie dans le but de mettre la concentration sur les dirigeants et sur le pouvoir et sur la politique. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette catégorisation-là euh, et cette, euh, cette division-là du Taoxin. Euh, et également, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique C'est qu'ils ils déclarent les fucans, les dirigeants comme étant des euh, kuffars, Hein, en général, et il déclare également euh, les ulama comme étant des kuffars, et ils dénigrent les ulama, ils les appellent ulama al-shukkam, ils appellent des ulama qui travaillent pour le dirigeant, ou bien ils vont les appeler ulama al-hayd nifas ils disent ah les ulama ils connaissent juste le, le sang des femmes, les démonstrations et les questions de ce genre, et donc ils ne s'occupent pas des affaires de la vie réelle. Ils vont dire par exemple, ils ne comprennent pas la réalité du monde actuel dans lequel on vit. D'accord Donc ça c'est parmi les attaques qu'ils font pour dénigrer les Rulama et pour mettre leur tête et leurs leur penseurs et leurs idéologues, leurs idé leur penseurs et leurs leur chouyours, ceux qu'ils ont pris comme chouyours, <coughs> pour les mettre au-dessus des Rulama. Parmi les gens qui sont connus, parce que ce groupe-là, qu'est-ce qui est arrivé Ce groupe-là, c'est des Ikhwan qui sont, lorsque Abdel Nasser a pris le pouvoir, il a chassé les Ikhwan de l'Égypte, ou bien il les a mis en prison, puis il les a fait torturer. Donc ceux qui se sont enfuis parmi eux, et qui sont partis en Arabie Saoudite, et certains parmi eux, hein, ils ont été en contact avec al l'Aqib Salafi, hein, et donc au sujet de Asma al-Sifat, Et au sujet de Tawhid et tout ça, ils ont accepté ces, ces principes-là. Toutefois, ils ont essayé d'incorporer euh, leur idéologie et leur méthodologie de Ékouar et à cette Aqidah, à la Aqidah des Salaf. Et donc, ça, ça fait Qu'est-ce qu qu'on a vu apparaître à ce moment-là On a vu apparaître cette mouvance hein, en, en Arabie Saoudite qu'on appelle la Sururiya. Pourquoi on les appelle Sururiya Parce que, Un des, des chefs de ce groupe-là, c'est ce qu'on a, euh, c'était Mohamed Zain Abidin Sourou. Et il est, il est d'origine, si je ne me trompe pas, il est d'origine syrienne. C'est un Irwani, c'est un, un, des Irwans musulmans d'origine syrienne. Il a établi ce groupe-là, mais d'une façon secrète. C'est-à-dire, c'est un groupe secret parce que les Irwans, ils ont un groupe officiel qui, qui travaille en surface, qui travaille ouvertement, puis ils ont une, une autre, d'autres branches. Travail en dessous qui sont secrets, d'accord <coughs> Donc, euh, ce groupe-là, faisait partie des groupes secrets, et à un moment donné, il, il s'est enfui de l'Arabie saoudite et il est parti, il est parti en Angleterre, Zain euh, Abdi Avant la guerre du Golfe, euh, on ne voyait pas directement et clairement une opposition avec le reste des Salafis, d'accord, en général. Mais quest ce qui est arrivé après la guerre du Golfe, c'est que là, on a vu apparaître leur vrai visage. Ils ont commencé à critiquer les ulama et critiquer le gouvernement et les, de faire le takfir des dirigeants musulmans. Et c'est à partir de ce moment-là que là, il y a eu une fitna, une, une vision entre les, parmi les rangs des salafis. Pourquoi Parce qu'au début, euh, disons, au début, tout le monde pensait que tout le monde était ensemble. On ne pensait pas que. Certains d'entre eux avaient ces idées-là, euh, ils les cachaient. Ils étaient cachés au début. Mais quand ils ont commencé à faire paraître et à faire entendre leurs idées, eh ben là, on a commencé à les dénoncer et à montrer leurs égarements. Et c'est ça qui a créé des divisions. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans s'étaient attachés à certains d'entre ces gens-là. Et ils croyaient que c'était vraiment des salafis. Toutefois, au fur et à mesure que Les erreurs de ces gens-là commençaient à apparaître et que déjà des, des ulama commençaient à les réfuter. Là, il y a de plus en plus, on voyait qu'il y avait réellement une division et une séparation et que c'était pas réellement des salafis ces gens-là. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent qu'il y a différents groupes de salafis, alors qu'en réalité il n'y a qu'une seule salafie. C'est la salafie à des ulama et des qui retourne à la voix des Sahaba et des Tabiri. Donc euh, parmi ces gens-là qui appelaient à cette voix-là, ce groupe qu'on appelle sururiya, ou bien Qutbiyya, qutbiyya c'est ceux qui retournent à l'exemple de Sayyid Qutb, qui faisait lui aussi partie du groupe de Ikhwan al-Muslimine. Et ce gars-là, Sayyid Qutb, ne fait pas partie des ulama, hein, il, a aucun, il a étudié chez aucun des ulama, il a été reconnu par aucun savant. Comme étant un alim. C'était un homme cultivé. Hein, il avait vécu aux États-Unis pendant quelques années. Il a étudié là-bas. Il est revenu en Égypte. En, en il était journaliste. Hein, il a écrit des livres. Il est rentré dans le groupe des Ikhwan, Il a été un des plus grands disons, écrivains et penseurs de ce groupe. Hein. Et puis là, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il a commencé à influencer des gens. Puis à la fin, bon, quand il a été accusé d'un attentat euh, terroriste contre Jamal Abdel Nasser à l'époque, on l'a on l'a emprisonné puis on l'a euh, on l'a exécuté par la suite. Il a été pendu. Attends, laisse-moi terminer juste après tu peux poser la question, Inch'Allah. <rire> Donc qu'est-ce qui se passe? Là je fais tout cet historique là parce que c'est important pour nous mettre dans, dans le contexte de pourquoi les Onama ont écrit Et pourquoi les jurés ont rassemblé des fatwas de ce genre-là sur ce sujet, d'accord Donc, euh, ces gens-là, par exemple, ceux qui étaient euh, dont on parle, par exemple, ceux qui ont été influencés par Sayyid Qutb. Comme Sayyid Qutb, il a écrit son livre "Dilal al-Quran" et beaucoup d'autres livres, euh, "Ma'alim al-Tariq", euh, Ma al quelque chose comme ça, puis un autre livre aussi. Euh, oublié le nom. Mm -hmm. Donc Dans ses livres, il, a, il avait comme la tendance de faire le taqfir des pays musulmans et des sociétés musulmanes et de, de déclarer les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de djihadie, des sociétés d'ignorance et en, en faisant, en disant des choses comme ça, c'est comme s'il faisait un tekfir, hein déclarer les sociétés musulmanes comme étant des sociétés mécréantes. Et donc, ça, ça a poussé les, beaucoup de jeunes à tomber dans l'extrémisme et dans l'égarement à ce sujet-là. Et bien entendu, il y avait beaucoup de qui l'ont réfuté et qui ont écrit des livres pour montrer son égarement. donc tout ça c'est pour expliquer que, bon, Zain Abidine, Sourour, Sayyid Qutub, Hassan al-Banna, tous ces gens-là, Hassan al-Banna lui c'était un Soufi, de la tariqa Hissafia, il a fait l'artide Asharia, c'était le taouil des Sifat, La même chose que c'est Qutb dans son tafsir. On voit qu'il a beaucoup d'erreurs dans le domaine de l'Aqida dans son tafsir. Puis, Zaila Abidin Surur également, il avait beaucoup d'erreurs de, dans l'Aqida aussi. On voit que dans un de ses livres, il dit que, euh, par exemple, euh, il disait que les livres de l'Aqida sont, euh, sont sèches, hein, ils ont pas de, sont, ils sont pas, euh, sont pas intéressants. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est sèche. Pourquoi? parce que c'est des versets et des hadiths qu'il y a dedans. Donc, c'est comme s'il si était en train d'accuser le Coran et la Sunna d'être sèche, yannis, hein, de ce sens-là, jassa. Yannis. Donc, ça c'est un exemple des, des paroles qu'il disait, puis dans son dans son magazine qu'il publiait en Angleterre, qui s'appelle la Sunna, euh, il avait aussi des beaucoup d'erreurs qui sont sorties que les shayoukh et les ulama ont euh, démontré yannis. Donc, parmi les également parmi les penseurs en Arabie saoudite qui ont propagé ces idées-là, il y a euh, Salman al-Awda, Safar al hawali et euh, d'autres également, mais les plus connus sont ces deux-là, Safar al hawali et Salman al-Awda. Après la guerre du Golfe, ils ont été arrêtés puis emprisonnés par l'ordre des ulama, comme Sheikh Bin Baz et d'autres, parce qu'ils commençaient à répandre une sorte de, de fitna dans la société, hein, Il appelait les gens à une sorte de yani, désobéissance, yani, ils il mettaient les gens contre les dirigeants, ils faisaient la fitna, parlait de sujets qui ne concernaient pas les gens en général, et donc ça amenait beaucoup de, de fitna. Et euh, Cheikh Abdul Malik Ramadan, dans son livre, euh, il a montré également beaucoup de positions, hein, beaucoup de positions de ces gens-là vis-à-vis de la fitna qui s'est passée en Algérie, il a montré comment Salman et safar et d'autres, comme Aïd al-Qarni et euh, d'autres aussi, Nasser al-Omar, euh, comment ces gens-là euh, encourageaient la fitna qui se produisait en Algérie en disant que oui c'était le djihad et que c'était le Mujahideen, ceux qui faisaient le combat contre le gouvernement et tout ça donc ils il les ces -là, encourageaient, ces gens-là encourager la fitna donc ça c'est un exemple il y a, a d'autres groupes également qui ont ces tendances là qui appellent à la révolte et à la rébellion contre les dirigeants il, il y a des groupes de djihadistes, clairement qui euh, déclarent tous les gouvernements kuffars et tous les ulama comme étant des kuffars et qui disent que tout ce que tu peux voir dans les pays mu musulmans ou non musulmans, que tu peux le prendre, que c'est halal de le prendre, que les femmes sont halales, que yani, tout est halal dans une société, parce que pour eux toutes les sociétés, que ce soit dans les pays musulmans ou les pays non musulmans, tu le droit de prendre quest ce que tu veux dedans. D'accord Et donc eux ils font pas de distinction entre des pays musulmans et des pays non musulmans. Pour eux, tous les états actuels sont des états de coufre Et les gouvernements, pour eux, sont tous des pays. Euh, les présidents, les dirigeants sont tous des Koufars, sans exception. Et pour eux, c'est obligatoire, selon eux, de faire le, euh, le djihad contre ces pays-là. Et les pays non musulmans, eh bien, étant donné qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité des dirigeants musulmans, eh bien, automatiquement, ils ne reconnaissent pas les ententes Qui, qui sont signés entre les pays musulmans et les pays non musulmans, et donc ils considèrent tous les non musulmans, tous les pays non musulmans et les états non musulmans comme étant des harbiyouns. on sait que les Koufars sont divisés en catégories par rapport aux musulmans, il y a les Koufars qui sont Mu'ahadoun, c'est-à-dire ils ont des ententes et des traités avec les pays musulmans, on n'a pas le droit de les, a, de les opposer, ça veut dire on n'a pas le droit de les attaquer, de leur faire du mal ou quoi que ce soit. Si par exemple toi tu es rentré dans un pays non musulman, tu as signé un papier que tu allais respecter les ententes et les lois, alors dans ce cas-là tu dois le faire, tu n'as pas le droit d'opposer ces choses-là. Et si tu fais du mal aux gens, hein, dans ce sens-là, tu prétends que c'est quoi que ce soit, que ce soit une djihad ou autre, que tu mens, que tu triches les gens, que tu voles, que tu fais des injustices, dans le pays, c'est comme si tu fais ça, euh, tu fais un péché. Hein, et le prophète il Sal l'a dit, Dans un hadith, men katala mu'ahadan, lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, hein, il ne sentira pas le droit du paradis. D'accord? Donc, ça c'est un hadith clair, qui est Sahih, qui est authentique, qui nous montre qu'un kafir qui a une entente avec un musulman, c'est interdit de le combattre et on ne parle pas d'une entente entre individus par rapport à un autre seulement, mais on parle depuis qu'il y a une entente entre un état musulman avec un autre état qui est non musulman, alors il faut respecter cette entente, hein, en tant que sujet, en tant que citoyen de, ou habitant de ce pays-là, ça habitant de ce pays, pays musulman-là, d'accord Donc ça c'est un exemple. puis euh, il y a les aloubemmas, c'est les koufars, qui vivent dans les pays musulmans sous la loi islamique, et donc ceux-là, on n'a pas le droit par exemple de leur faire aucune injustice et aucun mal. Les seuls qui sont, des, euh, qui sont euh, en dehors de ces deux catégories-là, c'est un pays non musulman qui a ouvertement déclaré la guerre à un, un État musulman, ou bien un État musulman, musulman qui a déclaré la guerre à un, un état non musulman, c'est-à-dire le dirigeant du pays a déclaré la guerre à l'autre pays, d'accord Et ça se limite au pays en question, c'est-à-dire si un pays musulman est en guerre contre un autre pays non musulman, ça s'applique pas aux autres pays musulmans. comme par exemple, si toi, euh, si par exemple l'Irak est en guerre avec les États-Unis. Mais toi, si tu es d'un autre pays à côté et que ton pays à toi, il n'est pas en guerre contre les États-Unis, tu n'as pas le droit de disons, de dire que toi, tu vas attaquer les États-Unis, toi aussi. Parce que tu dois obéir à ton dirigeant. C'est ton dirigeant qui te répond de ton dirigeant et non pas de l'autre dirigeant qui n'est pas ton dirigeant à toi. D'accord Il y a des paroles de lama qui expliquent ces détails-là. En il y a même des versets dans le Coran qui mentiennent ça. Euh, par exemple, il y a des versets dans Al-Ansar qui dit « Inistanfaroukum in fi'ddin, fa'alekum al-nasr, illa ala paumin, baynakum wa baynahum mithaq. nithaak. » Si je me trompe pas, c'est ça l'aïe, ça dit euh, « S'ils si vous demandent de venir en secours, c'est-à-dire les musulmans, s'ils si vous demandent de leur venir en secours, alors venez, leur, venez à leur secours, Exceptez si c'est contre un peuple non croyant qu'il y a une entente entre vous et ce peuple non-musulman-là. Donc si c'est contre un peuple contre, avec lequel vous avez une entente, il vous demande de leur venir en secours contre ce peuple-là, alors vous ne devez pas venir parce que vous avez une entente avec ce peuple-là, vous devez respecter l'entente. D'accord, ça c'est un verset qui prouve ça. En tout cas, on est allé loin, mais c'est intéressant, puis de toute façon, on va revenir à ça dans le chapitre où on parle des attentats, hein, des attentats. il y a tout un chapitre à ce sujet-là, des paroles d'El-Lama là-dessus, mais j'ai pris une avance, une avance pourquoi Pour expliquer pourquoi on parle de ce sujet-là de Takfir, d'accord Parce que les groupes de Bédar, qui ont pour but et pour intention de prendre le pouvoir contre les euh, dirigeants, eh bien Ils utilisent ces arguments de takfir pour essayer de, de justement, de prendre le pouvoir, de justifier leur khourouj, justifier le, le, leur euh, rébellion ou leur, euh, leur coup d'état par le fait que, soi-disant, les gouvernements ne sont pas musulmans et donc c'est justifier ce qu'ils font. D'accord Donc, ça, c'est des exemples de contradictions du manhaj des salafistes. Donc, euh, j'espère que j'ai quand même assez bien clarifié les choses, puisque c'est assez clair. J'ai mentionné quelques groupes, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour vous dire que ces groupes-là, ce pas des groupes salafis. Même s'ils essaient de prétendre qu'ils sont salafis, ils ne sont pas salafis, d'accord Et la salafie, c'est de suivre l'Islam, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafis et les ulama de, qui ont compris et qui ont suivi cette voie. D'accord? Alhamdulillah. de Donc, euh, c'est ça. Donc, on va continuer à lire un peu les Fatawa, puis, euh, on clarifiera s'il y a besoin de clarification à certains moments. <coughs> non, euh, oui, peut-être à la fin, mais ça dépend c'est quoi ta question. Bon, tu vois, il y a des gens qui disent ça. <laughs> il y en, des gens qui comme l'époque, Salman al-Anda, Safar al-Hawali, qui était en prison. Il y en a qui disaient, hein, il y avait les vrais servants en Arabi Saoudite, c'est ceux qui sont en non. Les Safar al-Hawali, Salman al-Anda, c'est Parmi les de l'Arabie Saoudite qui, disons, euh, ont étudié l'islam, mais c'est pas des ulama. D'accord? Ils sont considérés comme étant des tullab-il. Hein? Et, la preuve qu'ils ont dévié du mannage des salaf Hein, dans, les, dans les positions qu'ils ont prises vis-à-vis -vis des gens qui font des péchés, des grands péchés, dans leur position vis-à-vis -vis des dirigeants hein, qui font des péchés, comment l'attitude prendre vis-à-vis eux la méthode, la méthode à agir, comment agir envers, euh, par exemple, les, euh, les, gens, les, les musulmans ou les dirigeants qui font des grands péchés, comment faire le masiha, Est-ce que c'est en parlant de leurs péchés, de leurs erreurs en public devant tout le monde et de faire euh, connaître ça aux, aux, aux gens, au peuple, à la population, ça c'est une autre contradiction. Également la position qu'ils adoptent vis-à-vis -vis des groupes de Beda, hein Qu'est-ce qu'on a remarqué de ces gens-là Qu'ils attaquent les Salafis et qu'ils et qu'ils caressent les gens de Beda et qu'ils se rapprochent des gens des groupes de d'accord Donc, on a vu que Salman, il a écrit des livres comme par exemple Al-Roraba, Sifat Al-Roraba, et des choses comme ça. Dans ce, dans ce livre-là, puis dans cette série qu'il a écrite, il attaque constamment les salafis. Et il caresse les gens de Bédas, parmi les Hirwan, Tablir, oui. et d'autres groupes également. Donc, on voit une tendance de rapprochement vers les gens de Bédas, puis une critique euh, injuste. Des, Salaf, des salafis et de ceux qui veulent suivre la voie des salafs. D'accord Il y a cette attitude-là qui est contraire à la voie des salafs également. D'accord Parce que, on voit que la voie des salafs, c'est, euh, toujours de, euh, euh, disons, de réfuter les gens de Bédar, et de les, euh, éloigner et non pas de les rapprocher. D'accord euh, Donc il y a cette position-là, puis il y a d'autres, euh, également, d'autres problèmes et d'autres positions dans ce. Et la même chose, on retrouve chez Salman, euh, chez Safar al D'accord, de taqfir et tout ça. Malgré que même ceux qui disaient ça, parmi les gens de takfir et de djihad, même ceux qui étaient à Montréal, hein, je me souviens, euh, yani, à la fin ils ont commencé à, à déclarer Salman et Safar eux-mêmes comme étant des kouffars. Tellement ils ont, euh, yani, ils ont dépassé, même, yani, même jusqu'à aller à, dé, à déclarer ceux-là, eux, eux aussi, comme étant des donc C'est <coughs> l'exemple. Euh, et donc, ils utilisent cet argument-là, que ceux-là sont des, euh, un lama, parce qu'ils sont en prison. Comme si le fait d'aller en prison, c'était une preuve que t'as du que t'es un, allez. Donc, vous en voulant dire à ah, regarder, eux, ils ont pas peur, ils disent la vérité. Et étant donné qu'ils disent la vérité, ça, ça prouve que ce sont des, des vrais savants. Tandis que les autres, hein, sont des peureux, ils veulent juste l'argent, ils veulent le confort et la belle vie, et donc, ils ont peur de dire la vérité, et donc, ils ont des bonnes positions dans le gouvernement, et donc, à cause de ça, ils sont pas des vrais, ulama. ça, c'est leur façon de comprendre la situation, puis de peindre l'aspect la, la, de quest ce qui se passe là-bas. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec ça la position des ulama, qui, la position des grands ulama comme Sheikh Ibn Baz, Ibn Afinim, al à Al-Albani n'est euh, Al-Albani c'est pas un saoudien mais quand même Al-Albani la même chose et, et puis euh, Al-Fawzan et les autres grands ulama c'est la position des salaf soit par rapport aux dirigeants lorsqu'ils font des grands péchés hein et avait la question de la guerre du Golfe hein et la position que l'Arabie saoudite a prise vis-à-vis des états unis et la fatwa des ulama à ce sujet-là, et ils ont prétendu que ça c'était de prendre les koufars pour allier, et tout ça on va dé détailler ça et euh, expliquer cette situation-là et ces affaires-là en détail, pour que toutes ces shubuhats, Inch'Allah, soient complètement balayées et nettoyées Inch'Allah. Donc les vrais ulama ce pas nécessairement ceux qui étaient en prison, même si oui. Cheikh ibn était allé en prison lui aussi hein et même si des gens de takfir et de djihad, parmi les gens de bid'a des khawarij essayent de déformer certaines des fatwas de Ibn Taymiya pour essayer de justifier les, les attentats et les, les choses qu'ils font ils n'ont aucune preuve dans les paroles de Cheikh Oussama de Taymiya parce qu'ils les prennent dans un contexte ils les mettent dans un contexte totalement différent hein. Dus dat is pour faire comprendre cette situation là. donc le sheikh, on a posé une question au Ibn Baz on lui a posé la question qui voit que il a le droit de contredire ou de se so, de, de se de se de se sortir, allez, disons, du système général public qui a été établi euh, par le dirigeant, comme par exemple les lois de la circulation, les, les règles, par exemple, des euh, des douanes et des des passeports, des choses de ce genre. Il y en a qui croient qu'ils ont le droit de se faufiler et de passer à côté de ces lois-là. Parce que soi-disant, ce ne sont pas des lois qui sont basées sur un principe chari, basé sur la charia, d'accord Selon ce qu'ils disent, et donc ils posent la question au chef Ibn Baz, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là Donc le chef il répond, il répond, il répond, et il dit, التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين يجب الخضوع لذلك والطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين أما الشيء الذي هو منكر ضريبة يرون أنها غير جائزة هذا يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة إلى الله وبالتوجيه La biya dihihi, la biya dihihi yadribu hadha, ou yadribu dama hadha, ou yu'aqibu hadha bidouni chujjatin wala burhaa. Donc ça c'est tiré du livre al-ma'loum, min wajib al-alaqa beyn al-hakimi wal-mahkoum, la page 8 à 19. Il dit, la réponse, ça c'est faux. Qu'est-ce qu'ils font C'est complètement faux et c'est complètement mauvais. Ba'kilun wa munkar il dit, on a déjà expliqué que ce n'est pas permis de se rebeller ou de sortir contre l'autorité du dirigeant, ou de changer le mal par la main. Hein Dans une société musulmane, on n'a pas le droit de changer le mal par la main, excepté si on a une autorité, c'est-à-dire si on a la permission du dirigeant légal pour changer un mal par la main, c'est-à-dire au niveau public. D'accord Parce que si… Tout le monde se donne la permission de changer un mal par la main, et bien ça va, ça va amener plus de mal, et ça va amener un chaos et du désordre dans la société. D'accord Donc, celui qui a une autorité et qui a un pouvoir légal pour changer le mal dans la société, il le fait. Sinon, il ne le fait pas. D'accord pour, pour éviter de faire plus de désordre et plus de mal. Et bien Cheikh il continue en disant et il est obligatoire d'écouter et d'obéir ces, dans ces sujets-là ou dans ces choses-là, dans l'exemple qu'il a mentionné, comme les feux de circulation. Vous imaginez si quelqu'un commence à dire ah moi, j'obéis pas aux feux de circulation parce que c'est pas basé sur la charia. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle al-masalih al Mursala, Ça fait partie des bien-être, des, des choses des bienfaits, hein, des règles de bienfaits qui sont établies par le dirigeant pour ordonner et pour régler l'ordre la, la, dans la société, d'accord, pour que les choses fonctionnent en ordre, pour pas qu'il y ait des désordre. donc on est obligé d'obéir aux dirigeants dans ces choses-là, puisque ça fait partie du marouf, ça fait partie de quest ce qui est considéré comme étant quelque chose de bien, C'est pas interdit par Allah, il n'y a rien qui est contraire à l'islam dans ça, et donc euh, ça fait partie de quest ce qui est bien, euh, donc, donc également le, les passeports quelque chose qui aide à contrôler, qui entre et qui sort, et qui aide à savoir exactement qu'est-ce qui se passe, parce qu'on sait que n'importe qui pourrait se permettre d'entrer et de sortir quelque part, et on ne peut pas contrôler, donc peut-être qu'il y a des gens mal intentionnés qui entrent dans des pays ou dans des endroits, et qui commencent à créer de, de, des désordre et à faire des problèmes dans le pays, et puis on ne peut pas les contrôler, parce que leur identité n'est pas… Euh, est pas euh, on ne sait pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font, et donc on ne peut pas euh, y aller contrôler qu'est-ce qui se passe dans la société, et donc ça c'est un autre exemple de bien faire dans la société. Donc moi je rajoute des détails à ce que le chef explique juste pour faire comprendre un peu mieux la situation, euh, après donc, euh, c'est donc, ça ça fait partie des choses qui amènent du bien pour les musulmans. D'accord? Et il, il dit en ce qui concerne les choses dans lesquelles il y a quelque chose de mauvais, d'accord? Comme par exemple le dirigeant qui met une taxe et il pense que euh, il pense qu'il a le droit de mettre une taxe sur certaines choses, comme par exemple à la douane ou des choses comme ça. Le chef il dit ça, ce n'est pas permis là, les taxes dans l'islam. On n'a pas le droit de, de charger les taxes euh, aux musulmans dans l'islam. Toutefois, le chef, il dit, dans des choses comme ça, qui sont mauvaises, on doit retourner au dirigeant en lui faisant la siha, et en lui donnant la darwa, en lui faisant la darwa, d'accord, en le, essayant de l'orienter vers le bien, euh, non, non pas avec la main, en essayant de changer le, le mal par la force, hein et en essayant de, de disons, de tuer celui-là, de faire couler le sang de l'autre, ou bien, euh, de tuer un sans aucune preuve ni évidence. Donc, ça veut dire que ces choses-là, si tu veux les changer, c'est pas par la main, mais c'est par le bon conseil, et c'est par la dawa. Et plus tard, on verra que ouais. la nasiha, le conseil qu'on donne aux dirigeants, c'est pas n'importe qui qui la donne, et c'est pas n'importe comment, c'est pas en public, puis sur le mambar et tout ça. Il y en a parfois qui mentionnent le hadith euh, que <rire> Akbaru jihad kalimatu inda sultanin ja'ir, et ils prétendent que ça, ça veut dire quand tu vas être sur le même bord et tu vas crier et tu vas dire la parole de vérité euh, à propos d'un dirigeant qui est injuste, et ce n'est pas ça que le hadith explique D'accord Ça, ça explique seulement que si tu es en présence d'un dirigeant injuste et que tu lui dis la vérité, toi tu es, es avec lui et tu lui parles face à face. Ce n'est pas quelqu'un qui est par exemple sur un même bar dans une mosquée, puis il parle à tout le monde, il commence à insulter le dirigeant de cette façon. Ça ce n'est pas la méthode des salafs, ça c'est contraire à la voie des salafs, d'accord Et donc c'est ça, et le chef, on lui pose une autre question, il dit, het is en de geleerden in de ontwikkelingslanden en de politieke schaamte, de mensen in is. een de en de de de de disons euh, rentrer dans les discussions au sujet de la politique internationale et de s'approfondir dans les euh, comment on dit des des prévisions politiques ou de commencer à entrer dans les suppositions et d un, d un, des analyses politiques soit disant, et ou bien est-ce que vous les conseillez de chercher la connaissance de la charia et d'apprendre aux gens le bien euh, le chef il répond chef Boubaz, il dit انصحهم بالاعراض عن شؤون السياسه الخارجيه وشؤون الملوك والامراء الذي يسبب الفتنه والشحناء والقلاقل وانصحهم بان يقبل يقبل على العلم وطلب العلم والدراسه والاجتهاد في ذلك والتعاون على البر والتقوى والمناصحة, والمناصحه من بعدهم البعض و للمسلمين عموما وتذكيرهم في مواعظهم ودروسهم حتى ينتفع الناس بهم اما الانشغال فيما بين الملوك والرؤساء والدول وما ينشر في الجرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كبيرا بلا فائده اما اذا كان المقصود التنبيه على خطا وقع في جريده او غلط وقع في مجلة ouma ashbah dhalik répond au sujet de de la politique et des gens qui veulent entrer dans ces dans ces sujets là il dit je leur conseille de se, de se détourner et de se d'éviter les affaires de la politique étrangère et des affaires qui ont rapport avec les rois et les dirigeants, et les princes ou autres. Pourquoi Parce que ça, ça crée de la fitna, ça crée des, des problèmes, des désordres, de la, de la, de la fitna dans la société. Et je les je leur conseille plutôt de se tourner vers la, la science, vers le « ilme » de l'islam, de chercher la science de l'islam et de l'étudier, et de faire des efforts dans l'étude de l'islam et de s'encourager mutuellement dans le bien et dans la crève d'Allah, dans le taqwa, et de donner le conseil les uns aux autres, et de donner le conseil aux musulmans en général, et de leur rappeler et de leur faire des exhortations dans, leur, dans, leurs, dans leurs cours et dans leurs exhortations pour que les gens puissent en profiter et avoir un bienfait de ça à ce sujet-là. Mais en ce qui concerne le fait de se préoccuper des choses qui se passent entre les, avec les rois et les dirigeants dans les pays, hein, comme c'est mentionné, mentionné dans les journaux et autres, il dit ça, ça peut créer beaucoup de mal, beaucoup de fitna, beaucoup de tension, et ça n'amène aucun bien. En ce qui concerne, il dit si le but c'est de mentionner ou de parler, d'attirer de, de, l'attention au sujet d'une erreur qui s'est produite dans un, dans un journal. Par exemple, Des fois, il y a un journaliste ou euh, quelqu'un qui va écrire un article dans un journal dans lequel il y a des choses qui sont fausses, qui sont contraires à l'islam, contraires à la vérité. Le chef il dit, dans ce cas-là, si c'est dans un journal ou dans un magazine, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait On a le droit d'écrire on a le droit d'écrire euh, un texte pour répondre à cette erreur-là dans le journal et dans le magazine, et on l'envoie au journal pour faire euh, connaître notre opinion, puis montrer l'erreur. Et ça, Cheikh Ibn Abaz, euh, il réfutait souvent déjà dans les, journaux, dans les journaux, quand il y avait des journalistes ou des auteurs qui écrivaient des trucs qui étaient contraires à la vérité, Lui, Ibn Et d'autres parmi les ulama également comme Cheikh Mohammed ibn Ibrahim avant, le Moufti qui était là avant Cheikh Baz qui était le Cheikh de Cheikh Baz il, il écrivait dans le journal aussi, et Cheikh Baz le faisait, et également euh, d'autres ulama actuellement comme Cheikh Al-Fawzal, il reflète souvent des euh, modernistes, des laïcs qui essaient qui d'écrire de, des trucs dans les journaux. Il est, Il, il écrit des textes pour, les, pour leur répondre, donc ça c'est correct, le chef il dit ça c'est correct, et tu fais ça dans le but de donner le « nansiha » et de clarifier la vérité. Ensuite, il y a un autre point, euh, qui, le chef il continue l'explication, et là il parle en particulier de certains groupes hein, qui commençaient à critiquer les dirigeants ouvertement, ce, de cette façon-là, parmi les groupes qu'on a parlé tout à l'heure, et en particulier Celui dont il parle ici, qu'il va parler ici, c'est un qui s'appelait euh, Al Masari. Al Masari, c'est un gars qui avait, euh, qui, était en Angle, qui était en Arabie Saoudite, ok, qui avait, euh, qui s'est enfui en, en, en Angleterre, un médecin, et qui, qui a ouvert un organisme, une, une association, euh, pour la défense des droits, pour la défense des droits en Arabie Saoudite. D'accord Donc il s'est en Arabie, il a quitté l'Arabie Saoudite, le pays musulman, le pays du Tawhid, pour aller se réfugier en Angleterre, ouvrir une, une organisation pour la défense des droits en Arabie Saoudite, et qu'il demandait aux gens de l'Arabie Saoudite d'envoyer leurs plaintes et leurs, euh, leurs critiques ou leurs plaintes d'injustice qui se sont produites en Arabie Saoudite contre euh, contre des injustices qui se sont produites en Arabie Saoudite, les envoyer en Angleterre pour essayer de les régler. Et donc, à cette époque-là, il y en a qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils distribuaient des fax un peu partout dans le monde. ok, C'est une organisation. Et les gens de la mosquée Sunda, c'était des gens qui étaient reliés avec ces gens-là. Et ils recevaient les fax, et ils organisaient des, des, euh, des réunions de ces choses-là. Puis quand il y avait eu l'emprisonnement, le, quand ils ont arrêté Salman et sa femme, eh bien, Al Ali, il avait fait une conférence par téléx, par euh, lien télé téléphone, il avait loué une petite, euh, chambre dans un hôtel sur euh, sur Sherbrooke, dans le centre-ville, pour faire entendre à tout le monde l'histoire, comment l'arrestation avait été faite, puis tout ça, la fitma qui était là-bas, puis ils avaient distribué ces feuilles d'invitation-là, euh, disons en sourdine, hein, en sous-marin là, après la prière de Richard ils invitaient les gens indirectement à partir là-bas, ils ont fait ça vraiment discrètement, Il pas que ça se fâche parce que bien entendu c'est les Ordiens, ils ont peur soi-disant de se faire euh, dénoncer. Et on était allés là moi, allé là-bas, moi j'étais allé là-bas à l'époque, je ne savais pas qui c'était ces gens-là et rien, mais en tout cas j'avais été vraiment étonné de toute cette histoire-là. Puis là donc, c'est de lui qu'on parle ici. Et à l'époque, Cheikh Ibn il avait parlé à, contre cette organisation-là, il a dit, s'il y a des injustices dans notre pays, eh c'est, il faut en faire part à la Cour, et aux, et aux dirigeants, pour qu'ils corrigent la situation, pas des gens qui sont en Angleterre, qui ouvrent une organisation, qui n'ont aucun rapport avec le pouvoir, et avec la justice, et avec euh, quoi que ce soit, c'est comme si aujourd'hui à Montréal, on, on établissait une Cour. Ou bien une organisation pour les injustices qui se produisent, qui se produisent dans un autre pays. Est-ce que, est, est que ça se fait sur le plan islamique? Hein? Bon. Et B'nafaymi nous a réfuté ces gens-là. Et même ceux qui essayaient de défendre, même parmi les gens qui étaient là présents lorsqu'ils parlaient de ça, il y en a qui essayaient de dire, ah, cher, ils voulaient, ils voulaient faire le bien et tout ça. Et, cher B'nafaymi les a répondu et il leur a dit non, qu'est-ce qu'ils font ça, c'est pas correct. Et tout ça. Et Ibn Baz aussi, il a parlé à ce sujet-là, et vous allez voir plus tard, si on arrive là, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là. Également oui. ceux qui ont défendu cette organisation-là, il y avait Safar al-Hawali et Salman al-Aouda et, et leur clique, la Saoudite. et ces gens-là, ils appelaient, ils appelaient à la démocratie, indirectement à leurs droits de l'homme, et on sait que tout ce qui se passe dans, la, dans les droits de l'homme, et dans la démocratie, c'est une contradiction à la Sharia. Hein. Donc, ça c'est, euh, des exemples de fitna que gens là font, Et ça, ça fait partie des manahich, des khawarich, qui s'opposent au dirigeant, et qui, euh, appellent les gens d'une fa façon subtile, parfois même, à s'opposer à l'autorité du dirigeant. Et qui veulent corriger les erreurs d'une façon qui est contraire à la voie des salaf salah. Donc, le chef il dit, fasslun, al al yajib yajibu dua lahu,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 et c'est également obligatoire de l'aider, de l'aider dans tous les voies qui amènent vers le bien et qui amènent vers la vérité. « Man da'a Allah wa nasara al-haq, Yajib nus sa'adatahu, fi ayyi makan, fi al-Sham, fi al-Musr, fi al ou fi al ou fi al-Yemen » Cheikh il dit « Celui qui appelle à Allah et qui euh, donne le support à la, à la, à la vérité » et qui veut défendre la vérité. C'est obligatoire de l'aider, peu importe l'endroit où il est, que ce soit en Syrie ou en Égypte ou en Irak ou aux États-Unis ou au Yémen, peu importe. S'il défend le حق, il faut l'aider. من قام Celui qui Euh, C'est tenu pour Allah, il est obligatoire pour les gens de Ahl-Summa de lui venir en aide, hein, de, de le supporter et de l'aider. Et il y a une latanda qui dit Minreir et chaque qu'il a c'est-à-dire sans désobéir à l'autorité du dirigeant, bien entendu. Ou en y'arifu lahou c'est-à-dire qu'il reconnaisse son mérite. Et en y'akuna lahou, ou un y'akuna adwan. عبدا له لا ضده يجب أن يسعى في نشر الدعوة بالمال والنفس واللسان والكتابة مع من قام بها من عربي أو عجمي من أمير أو غيره من نشر الدعوة يجب أن يساعد وأن يحب في الله شيخ الزي لا الله C'est obligatoire d'être avec lui et non contre lui. C'est obligatoire de faire des efforts dans le but de faire répandre la dawa avec nos biens, avec notre personne, avec notre langue, avec nos écrits, euh, avec tous ceux qui se tiennent pour cette dawa, que ce soit des arabes ou des non-arabes, ou que ce soit des dirigeants ou autres. Celui qui défend la da'wah il est obligatoire pour nous de l'aider. Et de l'aider pour Allah. Et à Allah. Dat is in de l'agrément d'Allah. Dat is in Allah. En dat hij saadde in de da'wah. En de da'wah is right. En de da'wah is de russle. de da'wah is de russle. En dat hij sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, وأبناؤه وأنصاره وأواله من ال سعود وغيرهم، فيجب أن يدع عليهم بالمعفورة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما أن يساعد متأخرهم كما وجب مساعدة متقدمهم متقدمهم متقدمهم، فالحاضر منهم يجب أن يساعد على الحق. En die d'alarm beta of ik, En die d'alarm na, ul haziren na, ul la char, la vie, u sabi, boul furka, wel hertilaf. Donc, le chef, il dit que c'est obligatoire d'aider la da'wa. Pourquoi? Parce que, dit c'est obligatoire d'aider sa parce que sa elle est vraie. Elle est La des messagers, celui qui se tient pour défendre cette là de l'aider. Et le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, ainsi que ses fils et ses supporters et les gens qui l'ont aidé, comme par exemple les, euh, la famille de Al-Souhaou et des autres, c'est obligatoire de demander à Allah de, leur, de les pardonner et de leur faire miséricorde. Et d'aider ceux qui, qui les ont suivis, qui sont venus après eux, comme c'était obligatoire d'aider ceux qui étaient venus au début de cette da'wah, comme au temps de à l'époque du Cheikh Mohamed Abdel Wahab. Tandis que, bien entendu, on sait que ceux, les gens de Deda'a, eux, et les kouffars, ils sont contre cette da'wah. Ils essaient toujours de montrer comme si la da'wah du Cheikh Mohamed Abdel c'est quelque chose de nouveau, c'est une secte euh, qui, est, qui est comme ils disent, comment ils disent hein Rig rigoriste et arriériste, et quoi d'autre encore? Euh, Quoi d'autre encore? Intégriste? En tout cas, il y a tous les, termes qu'ils peuvent trouver pour essayer de les marginaliser, puis de faire croire aux gens, en général, qu'ils sont une minorité, qu'ils sont extrémistes et qu'ils sont pas bons. Comme si le fait d'être minoritaire, ça fait de toi quelqu'un de, en dehors de la de, du droit chemin chef comme on dit ça la fin bon l'extrémisme l'extrémisme eux ils la jugent selon leurs critères à eux mais quand on parle dans l'islam on parle de ce qui est extrême on le juge selon le coran et la sunna c'est le coran et la sunna qui est le critère pour déterminer ce qui est extrême et ce qui n'est pas extrême mais pour eux les kuffar Ils ont une autre ils ont une autre barème ou une autre disons une autre règle pour mesurer, ou une autre balance pour peser qu'est-ce qui est extrémiste, qu'est-ce qui n'est pas extrémiste. Ils se basent sur leur goût, sur leur valeur à eux pour déterminer pour eux ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême. Et ça c'est absurde, Tu peux pas juger l'islam par rapport à, à leur valeur à eux. Si tu veux juger ce qui est extrême ou ce qui n'est pas extrême C'est par rapport au Coran et à la Sunna, Parce que tout ce qu'il y a au Coran et à la Sunna, c'est la, la modération et c'est la justesse. Donc, par exemple, s'il si voit quelqu'un qui dit la musique c'est haram, tu t'entends des fois, tu dis à des musulmans la musique c'est haram, qu'est-ce qu'ils disent Ah, là t'exagères Ça, fait... Ça c'est l'extrémisme Hein Ça, Hein Ça dépend des paroles. Ouais, des paroles là. Bon, après tu vas dire à une. Ce dit à une femme, il faut que la femme se voile pour sortir dehors. C'est obligatoire qu'elle se couvre hein, avec des vêtements longs qui la couvrent de la tête aux pieds. On dit Ah mais ça c'est extrémiste, c'est exagéré, ça t'exagère, on ne peut plus rien faire. Hein. Après tu vas leur dire par exemple la mixité, c'est haram. Ça c'est extrémiste, ça c'est exagéré. Pourquoi? Parce qu'ils jugent selon leur goût, ils jugent selon leurs idées, ou ils jugent selon le, le contexte social qu'est-ce qui se passe autour d'eux Ils ne jugent pas selon le Coran et la Sunnah. qu'est-ce qu'Allah nous demande de faire. Donc eux ils regardent la majorité puis la minorité. S'ils voient que la majorité ne font pas quelque chose dans l'islam, ils disent bon, ça c'est l'extrémisme. Et s'ils voient que la majorité font quelque chose, ils disent ça c'est pas extrême. Alors que ça n'a rien à voir avec la quantité. Hein euh, Allah Subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de versets in het midden van het oog, als je geen mensen op de aarde hebt, dan zitten ze met Allah. Als je op de pluimte van de mensen op de wereld hebt, ze met Allah op de wereld. Als op de wereld dan zitten ze met Allah op de wereld. En dan ze de wereld. En dan zitten ze met Allah de wereld. En dan zitten ze met Allah de wereld. En dan zitten ze met Allah op Et la plupart des gens ne croient pas. Mais la plupart des gens, oui, Aksarum, Fasekun, pour dire juif, etc., la plupart d'entre eux sont des pêcheurs, des, des, des transgressors, des pervers, etc. Donc, ça, c'est une note en passant pour répondre à ces gens-là qui prétendent que l'extrémiste, c'est juger selon leurs idées à eux. Ah, ça, c'est extrême parce que euh, chez nous, on ne fait pas ça. Hein. Une fois, j'ai écouté un reportage en Belgique, subhanallah, Euh, « Jusqu'où peut-on aller au nom de l'Islam ?» c'était le titre du reportage. Et là, il y a, il y a une fille, soi-disant, qui, était, qui, était, qui avait été euh, attrapée par des groupes de salafis sur Paltok, recrutée, puis qui avait été, euh, disons, endoctrinée par les salafis, selon leur, euh, vocabulaire, leur vocabulaire, et là, elle faisait son témoignage dans le… elle faisait son témoignage Avec le niqab et tout, parce qu'elle ne voulait pas se faire reconnaître, forcément, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle ne pratiquait plus par la suite, elle ne portait plus le voile, tout ça, je ne sais pas quoi. Elle dit Oh, j'étais mariée avec un salafie, puis elle me mettait dans la chambre, je ne pouvait pas sortir, etc. Puis là, euh, après, elle dit euh, Là, après, elle, elle dit son commentaire, puis tout ça. Bon, elle a eu une mauvaise expérience avec une salafie et là ça y est, pour eux c'est la règle générale, d'accord, ils établissent ça comme si c'était comme ça, ben parce qu'elle habitait pas chez, le gars il n'avait habitait... pas son appart à lui, il habitait chez, je sais pas s'il habitait chez sa famille ou chez des amis, puis elle pouvait pas sortir dans la reste de la maison parce qu'il y avait des hommes qui se promenaient et tout ça, donc elle était embêtée à cause de ça, et ça c'est une mauvaise expérience qu'elle a vécue, elle se base sur ça pour essayer de, disons, saler la garantie à la fille, Bon, c'est bien entendu la journaliste qui a... Encourager ça aussi, mais après on voit le commentaire de ses parents de cette fille-là. Et là, il ils disent "Mais nous, chez nous, au Maroc, nous on Maroc, on n'a pas cette tradition-là. On n'a pas cette compréhension-là de l'islam. Notre islam à nous, c'est un islam très modéré, très libéral. Hein. Et là, ils commencent à expliquer. Chez nous, qu'est-ce euh, qu qui m'a étonné de, de mes filles quand elles sont rentrées avec ces gens-là C'est qu'elle disait, oui, l'homme a le droit d'avoir quatre femmes, et c'est l'homme qui est le chef de la maison et tout ça. Alors que chez nous, c'était ma mère qui, qui dirigeait les affaires de la maison, puis c'était elle qui s'occupait du portefeuille. Hein Donc il se base sur, sur sa culture, il se base sur l'expérience de sa famille, il se base sur sa, sur sa vie à lui pour établir ce qui est l'islam et ce qui n'est pas l'islam. Au lieu de retourner, qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est qu'est-ce que j'ai vécu dans mon pays Et qu'est-ce qu'on a connu dans mon pays? On sait que le Maroc c'est un pays soufia, qui est rempli de bid'ah et de soufis, de tasawwuf, hein? En général. Donc, le nombre de musulmans qui sont sur le Coran et la Sunna, qui sont salafis, c'est-à-dire dit salafis, c'est-à-dire ne suivent pas euh, aucune bédah et aucun groupe de bédah, qui sont purement sur le Coran et la Sunna et la voie des Sahaba et des Tabi'in et des Tabi'in et tab sont une minorité au Maroc et dans le reste des pays musulmans également. Parce que on est Salafium, ce sont Al ce sont les étrangers, comme le prophète l'a dit. Bada al Islam est commencé d'une façon étrange, elle redeviendra étrange, comme elle a commencé. Alors, al alors donnez le bon, la bonne nouvelle aux étrangers. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent revenir à la Sunna, qui veulent commencer à laisser pousser une barbe, commencer à se distinguer des kuffars, commencer à pratiquer la Sunna, commencer à euh, respecter les règles de la religion, eh bien, on dit ah ces gens-là, ce sont des extrémistes, ils dépassent la limite. Et après, qu'est-ce qu'ils font Étant donné qu'ils n'ont pas une, un bon critère pour déterminer ce qui est extrême et ce qui n'est pas extrême, ils mélangent les vrais extrémistes. Hein, les gens, comme les jeunes Bida'a, parmi les Khawarij, et les gens qui font le Takfir, et les gens qui font les terroristes, et tout ça, les groupes de Bida'a, ils les mélangent avec les Salafis qui font juste suivre le Coran et la Sunna, et qui sont en réalité les modérés, hein, et ils, les, passe, ils prennent ces groupes-là, ils les mettent dans le même paquet, et après ils les mettent par rapport aux musulmans dont tradition, traditionnels qui ne connaissent pas le Coran, qui ne connaissent pas la Sunnah comme il faut font juste pratiquer l'Islam selon le père, son grand-père, qu'est-ce qu'il lui a enseigné, sans retourner à l'enseignement authentique du Coran et de la Sunna, et ils comparent ça avec les laïcs et les modérés et les modernistes, hein, tous les autres soi-disant, comme ils les appellent, et là ils disent, bon regardez, ça c'est une minorité, ça c'est… et là ils jouent avec ça, dans les médias. Hein. Et tout ça, bon vous êtes tous au courant de ça, je ne vous apprends rien en disant ça, mais allez c'est juste un rappel pour ceux qui ont des oreilles et qui ont un cœur et qui vont être euh, renforcés allez, dans leur foi en entendant ça, incha'Allah, et dans leur conviction. Bon, pour un petit boost, comment on dit en anglais, petit boostage-là, comment on dit boostage en français Une petite décharge Ok. Comment on dit ça, quand, quand, ta voiture, la batterie est morte, puis tu mets les câbles pour la, pour la faire recharger, hein? Peut-être, bon, recharger. Tu si, sais, ici, on utilise les termes anglais, c'est ça, on ne sait plus des fois. Bon. C'est ça, booster. Bon. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Où oh, on était en eau? Ben donc, c'est ça, Al Saoud. Le chef, il dit, il faut aider les, il faut faire des doigts pour Les gens qui défendent la vérité et qui supportent la vérité, et ils donnent les exemples de, euh, des gens qui ont supporté le chef Mohammed Abdul Wahab à son époque, et Al-Saoud, la famille de Saoud, Mohammed bin Saoud à l'époque, qui a défendu la dawa salafia hein, qui était apportée par le chef Mohammed Abdul Wahab. Et c'est un test aujourd'hui, si vous voulez savoir quelqu'un s'il est Salafi ou non, demandez-lui. Parce que c'est gens de, de Takfir et de Djihad. Le premier pays qu'ils détestent le plus de tous les pays musulmans et, et le premier qu'ils font le Takfir avant tous les autres pays musulmans, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui est le pays qui applique le Tanshi en théorie et en pratique, qui, qui, ont, qui ils ont éliminé toutes les tombes que les gens adoraient à l'époque et qui ont nivelé tout ça. Hein, au niveau de la terre, il n'y a pas aucune tombe qui est adorée là-bas. Des choses de ce genre. Il n'y a pas de pédar qui sont pratiquées ouvertement de cette façon. Et donc, euh, ça c'est, disons, l'unique pays parmi les pays musulmans où tu ne trouves pas ces, ces genres de formes de shirk et de pédar là-bas. La, la, la loi et la, la, la justice et tout là-bas qui est établi sur la charia, d'accord. Et malgré tout ça. hein Que ils, appliquent le, ils pratiquent le hijab, les salawats et tout ça. Hein, tout ça, c'est respecté là-bas. <rire> Malgré tout ça, c'est le premier pays que ces gens-là critiquent et, et c'est le premier pays que ces gens-là attaquent. Soit disant sous prétexte qu'il y a des péchés et qu'il y a des injustices. Est-ce qu'il y a un pays qui est parfait où tout le monde est comme des et qui ne font pas d'erreur et qu'ils ne vont même pas pécher comme des anges qui marchent sur la terre, ça, ça n'exista, ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister non plus. Hein. Même à l'époque du Prophète il y avait des gens qui faisaient le zina, il y avait des gens qui ont bu de l'alcool, il y avait des gens qui ont fait des péchés de toutes sortes, et lorsqu'ils faisaient ces péchés-là, on appliquait les punitions islamiques pour ces crimes-là qu'ils avaient commis, hein, selon les règles de la charia. C'est ça la, la, la demande de l'islam, c'est ça les règles de l'islam, d'accord Non. Non, ce n'est pas vrai. Non, au contraire, même il y a des gendarmes, il y a des soldats qui sont là devant, si quelqu'un essaie de prier devant la… De, la... Ouais, mais s'ils font de loin, on peut pas surveiller non plus tout le monde, s'ils le font de loin mais quand même, c'est pour te dire que s'ils le voient faire ça, ils vont l'arrêter, ils vont l'empêcher de faire ça. Pas nécessairement le punir, parce que bon, il y en a qui sont ignorants, ils vont peut-être pas le punir, mais ils vont leur faire comprendre que ça c'est des choses contraires à l'islam. Donc, c'est un peu étrange, c'est un peu étrange de voir que c'est le, le pays qui, qui applique qui applique le plus la charia et l'islam, et que c'est le premier que ces gens-là déclarent comme étant un pays mécréant, etc. Et et ils vont dire, ah non, ça c'est en apparence, mais en dessous il y a un cachette, il y a plein de gens qui font des péchés, hein, il y a toutes sortes de crimes que les gens font, des péchés, et les saoudiens vont par exemple aller dans d'autres pays, Arabes ou non Arabes, pour se corrompre et faire des péchés, d'accord Et comme ça, pour eux, ça c'est une preuve que c'est pas un bon pays musulman. Alors qu'en réalité, c'est la preuve du contraire, c'est la preuve que c'est un pays, un bon pays, et un pays où les gens sont des bons musulmans Parce que, premièrement, ils ne peuvent pas faire les péchés ouvertement et en public, hein, et alors là, ils commencent à faire tomber les châtiments sur les peuples quand les péchés se font en public, ouvertement. Hein. Et deuxièmement, ils peuvent pas faire le péché chez eux et étant donné que les autres pays autour n'appliquent pas la charia et ne respectent pas les lois de l'Islam, ils laissent les gens vendre de l'alcool, faire la prostitution, faire la Hein, tous les péchés qui sont euh, permis dans les pays occidentaux, ils nous permettent dans, les, dans ces pays-là, qui sont des pays musulmans, mais qui ne sont pas des pays qui respectent les règles de la religion musulmane. Et à cause de ça, ils vont là-bas. Bien entendu, ceux qui vont dans les pays, des autres pays musulmans, pour se corrompre, pour faire des péchés, ça c'est les gens, les, les, parmi les musulmans saoudiens, qui sont des mauvais musulmans. C'est parmi les gens là-bas qui sont, et euh, qui n'ont pas une foi forte, qui sont des pécheurs sont des fausses Mais ceux qui sont parmi les Muta'im, et qui craignent Allah, et qui aiment l'Islam, et qui aiment l'Islam, quand ils sortent de l'Arabie, c'est pour aller faire le Da'wah, ou c'est pour aller faire des affaires, du de business, et ils retournent et ils s'éloignent des harams, des choses harams. Mais ceux qui n'ont pas de Taqwa, il y a plein d'autres qui ne sont pas saoudiens, parmi les musulmans, qui vont dans d'autres pays non musulmans et musulmans pour faire Pire que qu'est-ce que certains Saoudiens vont faire Hein Ils vont faire le feu ils le jouer dans d'autres pays en Europe et en ailleurs et en Amérique et d'autres. Donc de cibler ces gens-là en particulier puis de les attaquer en particulier. Hein Par des fois c'est la jalousie, des fois c'est la haine de, la, de différentes raisons. Mais en tout cas il y a d'autres pays. On ne va pas rentrer dans les dans les exemples et dans les noms. Mais c'est juste pour donner un exemple général. <coughs> Donc, le chef, il dit, il faut leur demander, il faut invoquer Allah pour qu'Allah les pardonne et il faut les aider. Hein? Et le chef, il dit, actuellement également, il faut faire, faire du doigt à Allah, demander à Allah de les guider, de leur donner le tawfiq, et d'avertir les gens du mal et de la division, des choses qui causent la division hein? et les discordes. Le chef, il dit, لماذا الذي يسلم أي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص كل فيه نقص بسبب تتبع النقائص وتتبع العيوب ونشرها وقعت الفتنة في عهد عثمان وأهد معاوية بأسباب الجهلة شيخي ذي دعونا كمبي اي صورة و اي صورة quel pays ou personne, quel individu est sauf C'est-à-dire quel individu euh, n'a pas de manquements ou de faiblesses ou des péchés Quel pays Il n'y en a pas Le dit, à cause des faiblesses, hein, toute personne qui a des faiblesses, tout le monde a des faiblesses, moi j'ai des faiblesses, toi tu des faiblesses, toi tu des erreurs tout ça, si on commence à chercher dans tout le monde celui qui a des erreurs commence à compter ses erreurs, ben là il n'y a personne qui va être sauvé de la critique et des erreurs. Et c'est à cause des gens qui cherchent les fautes et les erreurs et, et les défauts, et qui les, fait, qui les répandent et qui les, qui les font diffuser partout, à cause de cette fitna-là qu'il y a eu la fitna, à cause de ça qu'il y a eu la fitna à l'époque de Hoffman et à l'époque de Moraouya, à cause des ignorants qui diffusent ces, ces, ces, ces affaires-là, ils disent ils disent à propos de quel, euh, des dirigeants, ils ont, ils ont fait telle chose, ils ont fait telle chose, ils ont volé, ils ont volé l'argent, le, le, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, hein. et là ils commencent à diffuser ça partout dans la société, soit dans les journaux, soit dans la télé, soit dans l'internet, ils ont des sites juste pour raconter les erreurs et les fautes des, des dirigeants et des choses -là et il y en a qui utilisent des arguments comme ça pour essayer de faire un parallèle entre nous quand on critique les gens bêta, puis de dire ah, pourquoi vous critiquez, vous êtes sans pitié avec les Mouftadehah, quand des gens sont des bédard, vous les critiquez puis vous les attaquez, puis quand c'est les dirigeants, vous ne parlez pas de leur faute puis de leurs péchés puis vous dites ah ils sont bien, ils sont corrects, il ne faut pas parler de leur péché. Hein Et ils ne voient pas la différence hein. premièrement, entre la bédar et le péché. Il y a une grande différence. Parce que la bédar, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que le, péché, le fait de péché. Ça c'est de un. Et deuxièmement, euh, quand on voit par exemple quelqu'un qui fait euh, des, des péchés comme le dirigeant et tout ça, j'ai entendu certainement d'entre ces gens-là qui disaient, vous vous êtes khawarich, Avec les, les du'a, et vous êtes mourdji'a avec les choukkans. C'est parmi les choukouhats qu'ils disent, par exemple. Alors, vous, avec les du'a, c'est-à-dire, les gens de bid'a qui appellent à des bid'a, qu'eux considèrent comme étant des vous, vous êtes avec eux, vous êtes des khawarij, vous êtes avec eux, sans pitié avec eux. Avec les hukam, vous êtes comme des Les cest ceux qui disent la foi, Et, euh, c'est-à-dire, euh, tout le monde est croyant, peu importe le péché qu'ils font, etc., etc., à la foi d'Espagne du Mouton. Donc, ça, c'est une des chouboites qu'ils utilisent pour séduire les gens, les ignorants, puis leur faire croire de, de ces choses-là. Donc, l'erreur de ça, de sa vie, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre le danger de la Bida et la différence entre la Bidah, le Mouktabéa, et le dirigeant. Hein. Même à l'époque de l'imam Ahmed. Ibn Hambal. Le dirigeant faisait partie des gens de bid'ah. Al-Ma'moun, wal-Wa'fiq, wal, wal mutasim C'était trois dirigeants parmi les dirigeants de Al-Abbasia, si je ne me trompe pas, qui avaient accepté cette bid'ah des Mu'tazila. Malgré ça, l'imam Ahmed n'a jamais dit aux gens, révoltez-vous, prenez le pouvoir, renversez-les, il faut les chasser du pouvoir. Non. Il a dit aux gens, soyez patients, endurez, endurez le mal, Et puis, faites des doigts pour les dirigeants pour que Allah les guide et les amène au droit chemin. Au lieu de les insulter, au lieu d'appeler euh, les gens à la révolte et à la désobéissance, il appelle les gens au contraire à l'obéissance dans le bien, etc. Malgré que c'était des pêcheurs, mais ça c'est pour les dirigeants parce qu'on suit la somme à ce sujet-là. En ce qui concerne les gens de Bédaa. Hein, eux ne sont pas les dirigeants, ce sont des gens qui appellent au façade et donc le, le devoir à leur sujet c'est d'avertir les musulmans pour pas qu'ils tombent dans les à ce sujet là donc c'est juste pour éviter la confusion que ces gens là essaient de créer au sujet de la distinction entre les péchés et les bidas euh, l'imam euh, je pense que l'imam euh, euh, سفيان الثوري رحمه الله قال البدعه احب الى ابليس من المعصيه لان البدعه لا يتاب منها المعصيه يتاب منها اما البدعه لا يتاب منها سفيان الثوري قال ابليس الشيطان يم يم يم يم يم que le péché, tu peux t'en repentir, parce que tu sais que c'est quelque chose qui est haram et que Allah n'aime pas. Tandis que la Bida, tu ne peux pas t'en repentir. Pourquoi tu ne peux pas t'en repentir Parce que tu crois que Allah aime cette chose-là. Et étant donné que tu crois que Allah aime, tu ne vas pas penser à que tu dois te repentir et que tu dois quitter cette chose-là, puisque tu penses que c'est quelque chose de bien. Donc, C'est ça le danger de l'abda. Il y a une grande différence entre le mubtader et le harfi, le pêcheur D'accord Donc ça, c'est juste un exemple en passant. Et également, il y a un autre point. C'est ça que j'essaie de, de, de, de me rappeler de ça, puis à chaque fois j'oubliais. C'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a des péchés ou des petites erreurs qui sont pas dans les fondements de l'Islam ou dans les fondements de la Sunna. Puis quelqu'un qui a des erreurs dans les fondements de l'islam et dans les fondements de la sunna, si quelqu'un a une bédah dans les fondements de la et les fondements de la sunna, il sort de la sunna et devient un s'il si il persiste à la faire après qu'on lui ait établi la preuve contre lui. Tandis que quelqu'un qui a un péché et qui, que tu l'avertis et qu'il revient ou qu'il a une erreur et que tu lui donnes nasiha et qu'il revient, mais que cette erreur-là n'est pas dans les fondements de, de l'islam, c'est du jihad ou quelque chose comme ça, ça c'est pas, c'est pas une erreur grave, C'est pas quelque chose qui, disons, le fait sortir dans, pour qu'il soit mugtadien, tandis que quelqu'un qui a une erreur dans les fondements de la Sunna, celui-là c'est différent, il est mugtadien, on ne le traite pas de la même manière qu'un simple erreur ou des choses de ce genre. Et puis souvent, des gens qui sont dans les erreurs, des, des grandes erreurs dans la Sumba et tout ça, qui appellent à la Bidah, eh bien, ces gens-là, ils prétendent être des ulama, ou ils prétendent faire des ijtihad et tout ça, alors que, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas des ijtihad, mais c'est des Bidah, Des fois, ils disent, ah, mais ça, c'est des questions, il y a ulama, ils ont des différences d'opinion. Et ils prétendent que ça, c'est un, ça justifie leur position. Le fait qu'ils ont pris une position contraire, À la sonde, parce que, ah, il y a des ulama qui ont fait l'ishtihad, alors qu'en réalité, ça ne justifie pas ça, puisque c'est pas une ishtihad, et même si c'est une ishtihad, c'est une ishtihad de quelqu'un qui n'a pas les qualités pour faire une ishtihad. Et donc, cette ishtihad, elle est bâtée là, et en plus, elle, elle est barrée sur une bidah, et donc c'est pas considéré comme une ishtihad. Après, le Cheikh il dit donc que c'est à l'époque de Osman, les gens ont établi on commençait à répandre des mensonges ou on commençait à parler des défauts des dirigeants etc. et à l'époque de Mu'aoui il y a la même chose et c'est ça qui a causé la fitna à cette époque-là le sheikh il dit « إِمَّا مُغْرِدٌ مُلْحِبْ قَسْدُهُ الشَّرْءِ وِإِمَّا جَاهِلٌ غَبِيٌ عَلَيْهِ الْأَمْرِ فَتَابَعَهُمْ عَنَا الْجَهْلِلِ حَتَّى قُتِنَا عُسْمَانِ وَقُتِنَا جمع من ج dus anhum, jahala wa mensen die aladina araadu wa hadden jahala fi vallik. Sheikh il donc il y en a parmi eux, c'était des gens qui avaient des mauvaises intentions, mauvais intérêts, et qui voulaient juste défendre, euh, de, euh, yani répandre le mal et faire le mal, hein, déjà parmi les gens qui sont déviés, et soit que des ignorants, stupides, et Euh, ils, ont, ils ont juste suivi à cause de leur ignorance, ils ont suivi les gens qui avaient de mauvaises intentions à cause de leur ignorance, et jusqu'à ce que qu'Holzman se fasse assassiner par ces gens-là, puis par la suite Ali s'est fait assassiner par ces gens-là également, parmi les Khawaritch, et beaucoup d'autres parmi les Sahab ont été exécutés ou tués ou assassinés à cause de l'ignorance de ces ignorants-là et de ces écarés là des gens qui ont... Amener beaucoup de mal et qui ont voulu faire du mal aux musulmans et à l'islam. Et à cause de les ignorants, ils ont suivi et ont fait en sorte que ce mal-là se propage à cause de leur ignorance. Le chef dit het is obligatorisch om te en de prendre nos diegenen et zijn de dawa, hebben de ceux, ou pour ceux qui se sont de comité, par la de de ceux qui se sont appelés eux le comité euh, légal, hein, ça de comité, légal, de de Les gens qui ont appelé à, disant, la, le comité pour euh, les droits et pour euh, les, contre les injustices euh, qui se sont établis en, en Angleterre, Al-Masari, et dit, ces gens-là, ils ont été trompés par le shaitan. Et donc, euh, ou bien ils ont été trompés par l'intention de déviation et d'ilhad. Donc, il dit, c'est obligatoire de prendre garde. أسجاد جمال بسيجان الله نسى الله لنا ولهم الهداية نسى الله أن يردهم إلى الهدى نسى الله أن يعيذنا وإياهم من الشيطان فالعداء لهذه الضولة دولة الحرمين الشريفين عداء للحق عداء للتوحيد أي, دعوة أي دولة تدعو للتوحيد الآن أي دولة من حولنا من جيراننا مصر والشام والعراق من منهم يدعو للتوحيد الان ويحكم شريعة الله ويهدم القباب التي تعبد من دون الله من أين هم أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة لا لشيخ يقول لك في قماتي يسأل الله يسأل الله On demande à Allah de les ramener à la guidance. On demande à Allah de nous protéger, nous, ainsi qu'eux, contre le shaitan. Donc il dit, le fait de prendre en opposition et en, en haine cette, euh, cette, euh, ce pays, c'est-à-dire le pays euh, où il y a les deux terres saintes, euh, la Mecque et Médine, hein, le pays du Tawhid, ceux qui s'opposent à la vérité et qui s'opposent au Tawhid, il dit, quel pays Aujourd'hui appelle au tawhid Quel pays, parmi ceux qui sont autour de nous, parmi nos voisins, qui, comme par exemple l'Égypte, la Syrie, l'Irak, oui. parmi eux, lequel d'entre eux appelle au tawhid aujourd'hui? Et qui applique la charia d'Allah, et qui détruit les tombeaux et les dômes qui sont construits et qui sont adorés en dehors d'Allah, qui? Où est-ce qu'ils est -ce qu sont ceux-là qui font ça, qui appellent au Tauchid aujourd'hui Où est-ce qu'il est, qu est le pays aujourd'hui qui établit la charia, accepter ce pays il, Le Cheikh Lombard lui pose cette question, et il pose des questions, il y a, quelqu'un ne quelqu peut pas répondre, accepter que c'est eux seulement réellement en, en réalité qui font ça, le Tauchid, qu quel pays qui appelle au Tauchid aujourd'hui je leek op jou een boekje van de taal. Taal de taal van de taal van de taal en Sifat, taal créent des universités où on accepte des musulmans du monde entier, taal van de taal chacun d'entre eux des billets d'avion pour aller et revenir durant les vacances. de leur van toutes les études, de leur donnent une, même une bourse, hein, tout cela à leurs frais. Hein? Et qui dépensent de l'argent. Parmi les koufars et les gens de Bédah, ils disent Ah, les Saoudiens avec leurs pétrodollars, ils disent toujours ça. Ah, les Saoudiens avec leurs pétrodollars, ils, ils financent, soi-disant, l'islamisme dans le monde. et eh ben pourquoi ils les blâment pour quelque chose de bien Ils les blâment pour une grâce qu'Allah leur a donnée. À cause du fait qu'ils ont établi la charia. Parce que quand ils ont établi la charia et qu'ils ont établi la dawa Allah les a bénis avec cette richesse, il a donnait cette richesse à cause qu'ils ont établi le haq et qu'ils sont restés sur le haq et ils ont utilisé de cet argent pour le bien, pour établir l'islam, pour enseigner aux gens l'islam, donc où est-ce qu'il est qu le blâme, et pourquoi on les blâme pour, pour quelque chose qui est l'obligation pour, pour tous les pays musulmans qui doivent tous faire ça, hein? en partant du Maroc jusqu'à L'aide jusqu'à tous les autres pays musulmans, ils doivent tous, chacun d'entre eux, faire ce que l'Arabie sans doute fait. Jusqu'à Tombouctou et tous les autres pays musulmans, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Mali, la, la, le Sénégal, tous les pays musulmans devraient faire ça, qu'est-ce qu'ils font eux Regardez par exemple, il y a d'autres pays musulmans actuellement qui sont en train d'établir ou d'ouvrir des instituts, des instituts ou des universités pour justement apprendre, au lieu d'apprendre la darwa, salafia et le tawhid, ils leur enseignent la philosophie et tout ce qui est opposé au tawhid, pour soi-disant contrer euh, la vague de soi-disant d'intégrisme, de fondamentalisme, comme ils l'appellent, ça là tu vois Donc ça c'est juste un exemple, donc euh, on va s'arrêter ici, puis on continuera euh, la semaine prochaine, on a On a aujourd'hui, euh, ben on n'a pas dévié du sujet, mais disons qu'on a fait beaucoup de commentaires, espérons qu'ils sont bénéfiques, parce que vous n'êtes pas arrivé au début, t'es pas arrivé au début, t'as manqué l'introduction, mais euh, on, a, on a clarifié beaucoup de choses par rapport au, au groupe de Béda, puis du genre de, qui ont dévié de la voie des salas et tout ça, on a expliqué ça. Au début, t'étais pas là, mais Charles, pas grave. Exactement Puis on va continuer la semaine Mercredi prochain incha'Allah Oui Incha'Allah donc on va s'arrêter ici wa bihamdika Shadwa la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayk. On s'wala An yenfakna bima sami'na Wa an ywafiqna Leكل ma yuhidwa yarada Wa innahu Waliu thalika Wa alqadiru alayhi